C'est la totale bascule <rire> La ligue des enfants bénis d'Afrique African Kings Là c'est facile si. ouais, ouais, Je ouais, m'appelle De ouais, ouais, Grand Mopal Et Nico est dans la danse ouais. Faut se rendre à l'évidence Papa Top mène la danse Y'a qu'à suivre la cadence Il faut toujours être deux allez Alef Pasi Baribaro Aussi réputé que les députés ou les présidents On préside dans le rap secours, c'est yeah. en réputation On est couronné à la ligue des champions des nations African Kings pour toute génération C'est un dunk comme Jordan, roi de tous les temps La beauté d'un chaos, ring si t'es pas content C'est le duo du grand mot power, c'est top niveau Spécial pour les stéréo d'Afrique et du Congo African Kings, African Kings Gord m'en parle Plein, plein, plein, plein Toujours plein que tout le monde l'élevé la main L'esprit a de débarque Les papas top Et toi s'y enchaîne avec le hypo Toujours au top Long stop Dans Ça glisse comme une primousse ou une Heineken Comme le vin, j'ai une palée mais j'bois à la tienne On est de coq, bicyclette et toutes les poules s'amènent Quel cri, quand on est sur scène C'est l'aide comme le mafé ou le tchèbu djén Doux comme le pont ou le une bonne sauce graine On sème l'amour, la joie, la fête et la peine Les mettent sur le terrain dans ce grand chelem Nous savons qu'il n'y a Le lion qui montre les dents C'est pour faire rouler ton sang à qui te tâche qu'il te haine Pas celui que tu le sais Mbotenayo au Congo, on stop les guerres tribales Bondire au Cap Vert et Nangareff au Sénégal Petit au Mali, Mbolo au Gabon et on s'installe à douala et ça vous fait aux Antietimales Ola, Kebola, Cuba, Centro, Havana Et au South Africa, Nigeria, Benin, Togo, Rwanda On est aussi connu que le Pari Naka C'est confié parti, ça se passe dans tous les bars African is African kings yeah, yeah, yeah. African is African kings C'qu'on fait c'est foutre le feu sur rythme fun Pour les femmes et les jeunes les vieux briscales et les jeunes Ce soir on fout le feu, ce rythme fun pour que les câbles, les vieux, les jeunes qui pnotent la ville de ma African Les maîtres sur le terrain, le grand mot pao, l'alteste passif, ils savent vis-on à vis-on. African Kings, Africa. African Kings, yeah, yeah. African Kings, Africa. Africa. African Kings, Africa. African Kings.